Да мы Sous les caoutchas Kandolo, Candolo, Albert Candolo Et Robert Braza, Mboté, Claudie Ciar, bonjour, Yves Demela, Yafoy. FAO de Bagdad Anna Jadot et Le le des artistes Constant à Poly Mozens Djinko Awaga Sekou Black Didier Droba prend Lala Colo Touré prend Mado Emmanuel Adebayor prend Charité Dansez la rumba Samuel Eto prend Georgette David Monceau et son diamant noir Nathalie Poa, mon père, facile à garer <rire>